C'est un jour comme un autre Et pourtant tu t'en vas Tu t'en vas vers une autre Sans me dire un seul mot Et je ne comprends pas, comprends pas C'est un jour comme un autre Mais nous sommes déjà Éloignés l'un de l'autre De nous deux Il ne reste que moi, mais pourquoi, mais pourquoi Toi, tu étais pour moi tout ce que j'espérais. Toi, tu étais ma vie, et même un peu plus, tu étais l'amour. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas.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 Prends à jamais tout ce que j'espérais. Toi tu me prends la vie, et même un peu plus, tu me prends l'amour. C'est un jour comme un autre. Et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas.